One Qibla présente le cœur en action, Madarijus Salikin.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuhu Fräis och Islam och l'islam Bienvenue donc à une nouvelle séance Sur l'étude de Madarid al-Saliki Les sentiers des itinérans Et cette série Le coeur en accent Avec les paroles Et les enseignements de l'imam Ibn al-Qayyim Alayhi rahmatullahi ta'ala Et euh, je pense normalement C'est notre dernière séance Sur le sujet Pour cette année Inchallallah azawajan Année scolaire plutôt euh, Donc on va la finir Sur une station Bien aimée Pour le chœur habituellement, et c'est la deuxième partie de notre euh, dernière séance de l'autre fois. On continue avec la question de ça veut dire l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir espoir en Allah azza wa jalla, que ça, ça fait partie de l'uboudiya, de l'adoration. La dernière fois et même dans d'autres séances, on avait mentionné que dans la religion d'Allah azza wa jalla, le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne qu'il n'y a pas de vraie adoration. Il n'y a pas une adoration qui est durable d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a absence de l'une des trois composantes irhamukum c'est quoi ces trois composantes soit la crainte d'Allah azza wal jal l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que l'espoir en Allah azza. Al hubb wal khawf wal raja. On ne peut pas adorer Allah azza wal jal sans le craindre. On peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans l'aimer et on peut pas aussi adorer Allah azza wal jal sans avoir espoir en lui, subhanahu wa ta'ala, on avait mentionné que l'imam Ibn al-Qayyim avait donné cet exemple pour illustrer le, le lien entre les trois et qu'il avait dit que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, donc le, le processus de l'ibad, de l'uboudiyah, de l'ibad, de l'adoration, notre cheminement vers Allah Azza wa c'est comme un oiseau et que cet oiseau-là, il a quoi Il a deux ailes et une tête La tête, c'est comme l'amour d'Allah, Azza wa Si on enlève la tête, il n'y a pas de ibadah, il n'y a pas d'adoration. Celui qui adore Allah, Azza wa sans aimer Allah, celui qui fait la salat, sans aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui fait Ramadan, le jeûne de Ramadan, sans aimer ce qu'il fait, ce n'est pas vraiment une ibadah, ça perd tout son sens, ça n'a pas vraiment de sens. Mais de l'autre côté aussi, il y a une question ici de euh, l'impact, en s'attend à quoi dans l'avenir, soit quelque chose de mal, qui nous arrive, qui serait quoi la punition pour nos mauvaises œuvres, ou bien quelque chose de bien qui nous arrive, qui serait quoi la récompense pour nos bonnes œuvres et par la miséricorde d'Allah Azza wa Et ça, c'est les deux ailes de l'ibada la crainte d'Allah Azza wa ainsi que l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le Qur'an Karim, il y a ces deux concepts qui viennent, qui sont très souvent liés, la punition ainsi que la récompense. Al « Al-wa'id wa al-wa'id » La promesse du bien, qu'Allah Azza wa nous donne si on fait le bien. Et aussi la promesse de rétribution et de justice et de punition pour celui qui fait le mal. At-tarhib wa at-tarhib. Allah Azza wa Jal parfois, il nous cite des choses qui nous attirent. Et Allah Azza wa parfois, il nous cite des choses qui nous font peur. « bihi ibadah ya fattakod. Donk, så allt så, så är del av, en gång till, vår tro, vår ängslan, vår ängslan Och vi station där, i hoppet, mot Allah S. A. Ibn Qayyim taala introducerade. Vilka är de som tycker att det är en ställning som är i stånd att stå i att stå i stånd att mais qui en réduit de l'importance de cette question-là de cette adoration-là de ar-raja de l'espoir en Allah Azza. Wa Pourquoi Encore une fois, qui pourrait nous résumer quand on dit espoir, c'est espoir en quoi exactement Le pardon d'Allah Azza wa récompense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala entre autres. Donc, il y a des gens qui se sont qui ont rabaissé de l'importance de cela parce qu'ils ont dit que ar-raja habituellement l'espoir ça Ça vient avec un certain حض, حض quoi, « Havd al-Nafs ». C'est quoi « Havd al-Nafs C'est quelque chose pour moi. C'est un peu quoi Égoïste. Selfish. Je cherche quelque chose pour moi. Lorsque j'ai espoir en Allah Azza wa Jal, je dis « Ya Allah, je veux la récompense. Ya Allah, je veux le jannah. Ya Allah, je veux le jaza. Ya Allah, je veux telle chose, telle chose. » C'est comme si je, je fais les bonnes œuvres parce que je veux quelque chose pour, pour moi. Comprenez C'est comme s'ils ont remis, remis en question l'importance de « Ar-Raja ». Imam Ibn Al-Qayyim va nous parler de ça bien en détail. Mais je vais vous donner juste un exemple qui m'est arrivé ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours, on parlait d'une euh, question un peu comparable, un peu raja. Il y avait des jeunes, des enfants et tout. Et là, pour illustrer, on a dit, dans la halaqa, c'était dans un masjid, on leur a dit que qu'est-ce qui nous a fait venir ici, dans le masjid? Pourquoi on est venu à la mosquée pour faire la salat Qu'est-ce qui nous amène? Si ce n'est si pas qu'on veut quoi? La récompense d'Allah Azzawajah. Si ce n'était pas la récompense d'Allah subhanahu wa taala, on viendrait au masjid pour salat al isha à 9 h du soir. Pourquoi exactement Il y a d'autres choses à faire, n'est-ce pas Si on ne croyait pas en la akhira, le sujet c'était un peu la akhira, c'était l'au-delà. Si on n'avait pas, y avait pas le monde de l'au-delà, on ne croyait pas en quelque chose. Le jour dernier, après ça, que Allah Azzawajan nous a promis le, le jannah et le paradis, la récompense et ainsi de suite. On a dans le hadith du prophète ﷺ, hadith authentique, Man ila al masjid celui qui va vers le masjid, que ce soit le matin ou le soir, a lahu Allah il Allah lui prépare son nozole. C'est quoi nozole C'est, c'est l'hébergement, c'est comme, comme, un hôtel. Allah Azawajalla lui prépare sa, sa place dans le Jannah. Chaque fois qui, à chaque fois que tu vas vers le masjid et que, que ce soit le matin ou bien le soir, donc On va vers le masjid pourquoi On fait notre salat pourquoi Ramadan dans une semaine environ inchallah on va jeûner pourquoi Qu'est-ce qu qui nous porte à ne pas manger du matin jusqu'au soir Qu'est-ce qu'on gagne derrière tout ça Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce que vous voulez gagner Jannah, récompense auprès d'Allah Azzaout, n'est-ce pas S'il si n'y avait rien qui va faire la salat S'il n'y avait rien, juste on vient, on fait la salat, elle va perdre de son sens. C'est Il y a un frère, ce n'est pas opposé, mais il a posé une question avec une opposition à l'intérieur. Donc, euh, qui est en quelque sorte à l'intérieur de, de cette question après la halaqa. Il a dit, mais normalement on fait la salat par amour pour Allah Azza Même s'il n'y a pas le Jannah, on doit faire quand même la salat. C'est clair Taïb. La réponse à cette question, c'est que oui, si Allah Azza wa Jalla nous avait demandé de faire la salat, même si Allah Azza wa Jalla n'avait pas créé le Jannah, même si après notre mort, ça va être néant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien du tout, on fait la salat, parce que c'est le droit d'Allah Azza wa Jalla. C'est notre devoir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur, c'est lui Arab, Ar c'est lui le Seigneur, il nous dit de faire, de faire quelque chose, on doit la faire. C'est lui le maître des univers, il nous a créé pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Ça, en théorie, la règle, oui, mais que la réalité est différente. Allah Azza wa Jal, il a créé quoi Le paradis. Et il a créé le jannah, et il a créé l'akhira, et il a créé le jaza, et la récompense. Et ce n'est pas un mal de demander la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire. C'est pour cela que nous avons, entre autres, les fameuses fada'il al-a'man. Fada'il al, Fada al ça veut dire les mérites des bonnes œuvres. Cherchez n'importe quel livre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Recueil de hadiths authentiques. Que ce soit les grands recueils de références originaux comme Bukhari, Muslim, ainsi de suite. Ou des petites collections comme Riyad salihin ainsi de suite. Vous avez tous probablement lu des hadiths comme ça. Aleykoum salam wa rahmatullah. Il y a plein de hadiths dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi Celui qui va faire telle action, il va avoir telle récompense. C'est vrai ou non Celui qui fait 12 rak'a par jour. Ça veut dire en plus des prières obligatoires. Qu'est-ce qu'il va avoir? Baytoun fi jannah une maison au paradis. Donc, entre autres, il y a plein, plein, plein, plein plein de hadiths dans ce sens. Par contre, à travers l'histoire, comme on a dit, il y a certaines personnalités, surtout soufi, ainsi de suite, qui ont dit qu on n'adore pas Allah Azzawajal parce qu'on veut sa récompense. On adore Allah Azza seulement par... Par amour, cherche pas la récompense d'Allah, ne sois pas soucieux de ça, ne fais pas comme une transaction. Tu dis, Allah, je veux faire telle chose. Ça, c'est clairement contraire au Coran, clairement contraire au message du prophète. Ton message à toi, il est meilleur que le Coran. Ton message à toi, il est meilleur que... Hadion Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Inna Allah min al mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum » Al Allah Azza wa Jal nous fait ici une promesse transactionnelle purement transactionnelle Allah Azza wa Jal il a acheté nos âmes et il nous donne en retour quoi Al Janna et ainsi de suite mais là regardez l'imam Ibn Al-Qayyim ta'ala va entrer un peu plus en détail et il va nous expliquer que même l'espoir en tant que tel c'est pas, oui il y a l'aspect en quelque sorte entre guillemets transactionnel comme dans notre hadith ça veut dire on, on donne quelque chose för Allah Azza wa Jalla, en sattant quelque chose en retour. Men tarakashe alillahi a'awadahu allahu khayran, minhu, celui qui laisse quelque chose. Ça veut dire de mal pour Allah. Allah, il va lui donner quelque chose de meilleur à sa place. Mais, en plus de cela, le... Le sens même de ar-raja de l'espoir, il est intimement relié à l'adoration, à être un serviteur d'Allah Azza et à l'amour d'Allah, Allah comme on va le voir, Point après point. Donc, voyons qu'est-ce qu'il nous dit ici. al-ajam ayu C'est incroyable comment est-ce qu'il y a des gens qui qui disent des choses de même. Il nous dit c'est quoi le mal Que l'être humain, que le serviteur d'Allah qu'il ait espoir, qu'il ait des attentes, des demandes, des requêtes auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait que son Seigneur il est généreux et qu'il est bon et qu'il aime donner subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez La logique que ces gens-là ils veulent appliquer lorsqu'ils te disent non, non, n'adore pas Allah pour par récompense, tu l'adores... Euh, seulement par amour subhanahu wa ta'ala il pense que c'est comme notre relation avec des personnes qu'on aime de cette vie du bas -moi. tu sers tes parents lorsque tu vas servir tes parents tu leur obéis tu obéis tes parents pas pour le retour que tu attends de eux pourquoi parce que tu aimes tes parents n'est-ce pas Tu obéis à tes parents, donc un enfant normal qui a une relation normale avec ses parents. Donc la règle, je sais qu'il y a des gens auxquels peut-être ça ne s'applique pas, mais la règle normalement, relation enfant-parent, c'est qu'un enfant va faire plaisir à ses parents par amour envers ses parents. Comprenez Pas parce qu'il s'attend à un retour. Je ne parle pas d'un enfant de 4 ans. Quand je dis un enfant, ça veut dire un enfant. Ça peut avoir 20 ans, 30 ans, quelqu'un d'adulte. Un adulte qui fait du bien, qui obéit à ses parents, qui essaie de leur faire plaisir, c'est par amour. Si un enfant, à chaque fois qu'il essaie de faire plaisir à ses parents, il attend un retour, qui lui donne une maison, une partie de l'héritage en plus, je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas vraiment crédible, comprenez Mais là, ce n'est pas la même chose. Parce que des parents, c'est des êtres humains, c'est des serviteurs d'Allah Azzaud. lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah al-Za'adil, c'est pas la même chose. Allah subhanahu wa taala, c'est pas une contrainte pour lui de donner. Vous comprenez? Un être humain, lorsqu'on fait quelque chose, on va dire, je la fais par simple amour, je n'attends rien en retour. C'est parce que pour un être humain, c'est une contrainte pour lui de donner. C'est comme si, ok, je fais quelque chose, mais je te fais travailler en retour. Vous comprenez? Je fais monter des attentes, je te fais du travail. Allah al-Za'adil, al c'est le tout riche subhanahu wa taala. Donc, ça ne le contraint pas de donner. Et Allah Azza en plus de ça, il aime donner, subhanahu wa ta'ala, et il aime quand on lui demande. Comme on va le voir tout à l'heure, incha'Allah Azza wa taala et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Votre Seigneur, il a dit, priez-moi, faites-moi des requêtes, demandez-moi, invoquez-moi, et je vais vous répondre. Allah Azza il aime quand on lui demande. Est-ce que tes parents aiment que tu leur demandes hmm? la première, peut-être la deuxième, peut-être la cinquième, la dixième, il va avoir un seuil. Il y a des personnes qui, qui sont tannées après trois, trois demandes, il y a des personnes qui, sont, qui tolèrent jusqu'à cent fois, des personnes jusqu'à mille fois, mais tout le monde a un certain seuil. Allah Azza il n'aime pas que tu ne lui demandes pas, c'est le contraire. Allah Azza si tu ne lui demandes pas, Il ne t'aime pas et tu t'éloignes de lui, Subhanahu wa Taala. Ça veut dire que tu ne fais pas ici l'ubudiyah. Tu as oublié Allah, Subhanahu wa Taala. Vous comprenez Donc c'est ça le contraire ici à faire. C'est comme si ces gens-là ils, ils pensent que ah il faut faire les bonnes œuvres par amour parce que si on a des attentes envers Allah Azza wa Jalla c'est comme si on va gêner Allah Subhanahu wa Taala. Ta Allahou an dali. Vous comprenez Oui. Akhi. Mm -hmm. Oui. oui, Oui. tout à fait. Exactement. Cet aspect est tout à fait important. C'est pour ça qu'on a parlé de cet aspect dans d'autres stations avant. Donc, on a parlé de la crainte et ainsi de suite. Et même tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit que c'est la crainte et quoi Et l'espoir Et le lead de tout ça, ce qui dirige c'est quoi C'est l'amour d'Allah. C'est ces trois composantes qui vont toujours ensemble. On ne peut pas imaginer une foi qui est sincère et qui est durable sans l'une de ces trois composantes. Il faut que les trois composantes soient présentes. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles l'espoir va fonctionner, va faire son effet et que la crainte ne va pas faire son effet. Et il y a des situations dans lesquelles c'est le contraire. Il y a des situations dans lesquelles c'est l'amour qui va faire son effet. Ça peut dépendre d'une personne à une autre, d'une situation à une autre. Mais en gros, pour chaque croyant, il doit faire les trois choses ici. Il doit faire intervenir les trois choses. Oui, Harry. Il y l'importance les trois dans le cœur. Mais des fois, il y en a juste un qui se manifeste à la fois. Tout à fait, exactement. Donc oui, dans certaines situations, il y a un, juste un seul qui va se... Manifesté. Tout comme on a déjà mentionné, je pense, la dernière séance, on a mentionné hadith du prophète alayhi sara tosara, qui nous dit que à la mort, à l'instant de mort de l'un d'entre vous, il ne doit mourir qu'en pensant du bien d'Allah aza wa Les ulama les savants, ils ont dit ça veut dire à l'instant de la mort, le croyant, il doit quoi prioriser de loin l'espoir en Allah aza wa Pas la crainte, parce que, encore une fois, pour un, pour un mu'min, on ne parle pas d'un kafir, mais pour un mu'min qui connaît Allah aza wa Qui a un certain minimum de iman, de sincérité dans, dans dans son iman. Ok, il y a aucun mu'min normal, sincère, qui va volontairement vouloir désobéir à Azza wa jalal à l'instant de sa mort. Ok, il sait que maintenant, imaginons quelqu'un qui a fait un accident ou bien qui a, qui a une maladie grave et qu'il sait qu'il est en train de vivre ses, ses derniers instants. Il n'y a pas quelqu'un un mu'min sincère qui qui a un minimum de de foi de iman. Je ne parle pas d'un mounef, je ne parle pas d'un café, n'est-ce pas? Et qui va quoi, faire quoi <rire> Il va volontairement désobéir à Allah Azzawajal. C'est clair, parce que il, le, le, le moindre degré de crainte d'Allah Azzawajal va l'empêcher de le faire dans une telle situation. Donc la crainte ici n'est pas si, si effective. Ce qui va être le plus effectif à l'instant de la mort pour le mu'min, c'est quoi C'est plus l'espoir. Dans d'autres situations, comme on a dit, comme tu viens de mentionner, dans d'autres situations, oui, ça va être la peur qui va être effective. Quelqu'un qui va, euh, quelqu'un qui a devant lui une opportunité de faire quelque chose de haram. Une opportunité qui, dans laquelle c'est vraiment facile et c'est très attrayant et ainsi de suite. Il n'y a rien qui l'empêche. Probablement pour la majorité des personnes, ce qui va fonctionner le plus, c'est plus la crainte et la peur que l'espoir, vous comprenez, parce que c'est une, une, euh, une situation qui de par sa nature elle est quoi, elle est positive, elle est attrayante et de ce fait tu as besoin d'une force négative qui t'éloigne, tandis que par exemple lors d'une situation difficile, lors d'une situation difficile, un croyant qui est testé dans sa foi, à qui on fait peur que s'il si va Pratiquer sa foi, voilà, voilà la punition de dunya. Ça veut dire des gens, des, des shayatines qui ne craignent pas Allah azzawad. Le contraire ici. On te dit, si tu fais ta salate, on va te punir. Si tu fais telle chose, alors là pour faire ta salate, qu'est-ce qui va être le plus effectif pour la majorité des personnes L'espoir ou la crainte. La peur, elle peut avoir son effet. Allah azzawad. il dit comme il dit subhanahu wa ta'ala. Fala ta khchawun nasa wa akhshawuni. Donc ici, oui, tu peux aller, tu peux annuler la peur avec une peur plus grande, mais probablement pour la majorité des personnes, pour la partie majeure des personnes, ce qui va plus les, les encourager, c'est quoi C'est l'espoir en Allah, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette force-là négative qui te retient de faire la bonne œuvre, et bien qu'elle soit contrée par une force positive plus grande, qui est l'attraction vers l'akhir, oui, Non. savoir et tout là. ça comme ça, peut-être ça va arriver Non, ça c'est des choses encore une fois, c'est des choses vraiment à relativiser. Ça dépend de la personne, ça dépend du contexte et ainsi de suite. C'est comme je pense on a déjà mentionné ça et Ibn al-Qayyim il a mentionné ça dans d'autres stations, je ne me rappelle plus, c'était où exactement Mais ça c'est un peu comme c'est euh, comme le rôle d'un médecin okay? est-ce que tous les médicaments fonctionnent pour tout le monde, pour toutes les situations Non. Il y a, donc chaque médicament il a son moment il a sa dose particulière pour le contexte et ainsi de suite et parfois ça peut être aussi un effet, euh, un essai-erreur okay? donc dit, on va avancer alors <coughs> Allahumma inni a'udhu bi riddaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bi kaminka la uhsithana an alayka anta kama kama'at c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans dans son doa, dans ses invocations entre autres, oh Allah je demande la protection de ton ridak de ton agrément contre ton quoi? contre ta ta colère et wa bi mu'afatika et de ta protection en quelque sorte bien de ta préservation contre ta punition. Comprenez C'est avoir espoir en Allah Azza wa Jal. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te protéger. Tu espères que Allah lui-même il va te protéger de sa colère et de sa punition subhanahu wa ta'ala. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son oncle Al-Abbas, Ya Abbas, Ya Amma Rasoulillah, Salillah Al-Afiyah. Il a dit à son oncle, demande à Allah Azza wa Jal, c'est quoi la gafia? Le gafu, ça sert le ça se La gafia, c'est c'est le bien-être. C'est je veux pas de problèmes. Ça c'est la gafia. Comprenez? Ça veut dire le bien-être dans sa santé, dans sa richesse, dans dans son digne dans sa foi, dans toutes choses. Donc ça c'est la gafia. Encore une fois, le fait de la demander, ça implique un certain espoir en Allah Azawajal comme il dit, il dit ici, Imam Ibn Al-Qayyim rahma Allah ta'ala wa sa'il rajun wa talib. Le sa'il, tu sais comment on Lorsque tu fais une invocation, Allah Azza wa Jalla aime l'invocation, n'est-ce pas Doua, on est tous d'accord, doua fait partie de l'Islam, personne ne peut remettre en question. Quand tu fais doua, quand tu lèves tes mains, tu demandes un à Allah Azza wa Jalla. Quelle est l'une des conditions principales pour que Allah Azza wa Jalla réponde à ton doua Sincérité, eh? Présence du cœur La confiance qu'Allah Azza wa Jal, il répond, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa le yakin en Allah Azza wa Ça, c'est quoi C'est un espoir, n'est-ce pas Donc, tu peux faire doa en dire, je vais faire doa, mais je ne suis pas sûr, mais je ne veux pas trop avoir confiance. Ok On fait du'a juste par amour pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas nécessaire d'avoir espoir et tout. Ok, Le du'a ne va pas fonctionner. Donc ici, le fait qu'Allah Azza wa nous a demandé de faire des du'a, ça implique de soi qu'il faut avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam aussi, « Man lam yas'alillaha yagdab alayhi » Celui qui ne demande pas Allah Azza wa Allah Azza wa va être en colère contre lui. Imagine, celui qui ne demande pas Allah, qui n'invoque pas Allah Azawajel, qui ne demande pas des choses, Allah Azawajel va être en colère contre lui. Parce que entre autres, celui qui ne demande pas à Allah il va demander aux autres. Comprenez Chacun demande, il n'y a pas, pas quelqu'un qui ne demande pas. Celui qui te dit moi je demande à personne, c'est un menteur. Celui qui ne demande pas à Allah il demande aux gens. Alors toi tu prétends ne pas ne pas avoir demandé à Allah parce que tu aimes Allah Azza wa Jall mais là tu vas tomber à un niveau inférieur bien inférieur où tu peux même tomber dans un shirk dans lequel tu vas faire ici doua auprès d'autres d'autres pas d'autres faux partenaires quand que certains associés avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y a une question Oui. Na'am, hadith qui est dans aخرج Ahmad wa Tirmidhi » Donc Ahmad et Tirmidhi. Na'am, hadith un hasan. طيب ابخسا نودي وقوله لصديقه النساء وقد وقد سالته دعاء تدعو به ان وافقت ليله القدر عائشه رضي الله عنها لبوجس دو بروفيت صلى الله عليه وسلم dans le hadith qu'elle a demandé prophète صلى الله عليه وسلم qu'est-ce que je demande à Allah si c'est laylatul qadr la nuit du destin de Ramadan alors il a dit a'isha ratha sallam quli allahumma innaka afuwn tuhibbu al'afwa fa'fu anni oh tu es pardonneur tu aimes le pardon Alors, pardonne-moi. Et là, remarquez ce qui est intéressant. C'est que celui qui dit qu'il ne faut pas adorer Allah Azzawajal par espoir, il est en train de dire aussi qu'il ne faut pas adorer Allah Azzawajal par, par peur. Ne pas avoir espoir en Allah, ça implique aussi ne pas craindre Allah Azzawajal. Ce qui est bien sûr catastrophique. Vous comprenez Si quelqu'un ne craint pas Allah Azzawajal, là il ne craint pas Allah parce que avoir espoir c'est quoi l'espoir entre autres l'espoir aussi l'espoir en le pardon d'Allah tu demandes qu'Allah t'accorde son pardon pourquoi parce que tu as peur qu'Allah te punisse s'il ne te pardonne pas alors si moi je dis je n'ai pas demandé à Allah de me pardonner je ne vais pas faire salat pour que il me pardonne moi je fais salat juste parce que j'aime Allah c'est tout juste parce que c'est mon devoir alors je suis en train de dire moi que j'ai pas ce n'est pas mon souci vraiment que il me pardonne ça veut dire je ne crains pas ça Punition, regardez. Dans le dua aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours, et ça aussi le dua, il est dans le Coran. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana waqina adhab al à Allah azza wa jann le bien de cette vie du bas-monde, le, le bien de l'au-delà, ainsi qu'Allah azza wa jann nous protège contre contre al-nar, les feux de l'enfer. Inch'Allah, euh, me faire signe quand c'est Maghreb, quand c'est Aden Maghreb, Inch'Allah. Uh, Allah Azza wa il a aussi parlé dans le Coran al-Karim de « ulul albab, les gens qui ont la raison, « ulul albab, les gens qui sont doués de raison, d'intelligence. Allah Azza wa il a dit entre autres que dans leur dua, de leurs invocations, « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا » il demande à Allah Azza wa de les protéger contre l'enfer donc c'est une demande c'est des, des attentes en retour tu, as, tu demandes quelque chose en retour parce qu'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a dit de demander ce genre de choses parce qu'il aime quand on lui demande ça et c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a fait en sorte que nos bonnes œuvres, elles soient des obligations par amour pour Allah de leur nature mais qu'Allah Azza wa Jalla aussi leur a donné des causes, des conséquences que celui qui fait telle bonne œuvre Allah Azza il a promis telle récompense. Et ainsi de suite. Euh, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Euh, une fois, il a dit, « Ma taquulu iza sallait ?» Une fois, il a demandé à l'un des compagnons, le prophète sallait, il a demandé à un homme. Il lui a dit, « Ma taquulu iza sallait »« Qu'est-ce que tu fais »« Qu'est-ce que tu dis dans ta sallait ?»« C'est quoi le dua dans ta sallait ?»« C'est quoi l'invocation que tu dis ?» Alors, il a dit, « al-janna wa'audu bihi minan nar ama inni la Mu'ad, cet homme il a dit au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, moi dans ma salet, tout ce que je fais c'est que je demande à Allah de m'accorder le paradis, de me protéger contre l'enfer. Quelque chose de simple et de base. Il a dit, Yarasulallah, moi je m'excuse, je ne connais pas faire les douas avancés que toi et Mouad vous faites. Mouad c'est l'un des grands compagnons du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, vous comprenez Donc là probablement c'était un compagnon qui était quelqu'un. Comment dit quelqu'un de simple alaykum wa peut-être men al arabe des bédouins et ainsi de suite lui il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam moi je connais pas tous les douas élaborés que vous vous faites toi rasoulullah et lui Mouad ibn jabal le compagnon moi tout ce que je dis c'est quoi je demande à Allah le paradis et je, je demande de me protéger contre l'enfer alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il a dit haula ha il a dit toutes nos invocations tournent autour de ça on n'est pas sorti de ça vous comprenez Donc, tout revient à demander à Allah Azza wa le paradis et qu'il le protège contre, contre l'enfer. Là, il va nous parler des avantages, des, euh, comme il dit ici al c'est quoi, quoi les effets de l'espoir en Allah Azza wa Encore une fois, que l'espoir, c'est beaucoup plus qu'il y a Allah, je veux avoir un château dans le paradis avec de la nourriture. C'est ça aussi Il n'y a, a aucun mal dans ça Mais En plus de ça C'est plus large C'est beaucoup plus large Ça a d'autres effets L'un des effets Comme il dit ici Qui maîtrise un peu la crainte Parce que la crainte Sans espoir Qu'est-ce que ça fait Désespoir et Ça paralyse Donc ça paralyse Ça détruit la personne Il n'y a personne qui peut Encore une fois Adorer Allah Azza wa De façon durable juste avec la peur, ça peut marcher pour un jour, pour une semaine, pour un mois pour un an peut-être mais pas plus il n'y a personne qui peut adorer Allah Azza wa juste par la peur si quelqu'un ne fait que aimer Allah Azza wa en même temps voir c'est quoi toutes ses failles et tous ses péchés mais il n'y a pas l'autre elle qui va venir équilibrer eh bien cette personne là elle va psychologiquement être détruite elle ne pourra pas Ça va trop dur pour elle. Vous comprenez Et ça, c'est pour ça que ça, ça rentre encore une fois dans l'Iptide. C'est là où on rentre dans les innovations, dans la religion, dans l'Azodia. Comme on le sait, toute innovation, toute bidah dans la religion, dans l'Azodia. C'est quoi Balala, égarement. Balala, t'infi. Elna, chaque égarement étant enfer. Parce que celui, regardez, il y a un autre point ici, relié à ça. Ça nous dépasse aussi, nous. Si moi, je fais mes bonnes œuvres, je vais dire que je, je les fais par amour pour Allah Azzaouz. Mais je ne crois pas vraiment, ce n'est pas important pour moi cette chose-là qui est l'espoir. Qu'en est-il des autres Des autres croyants Moi, je vais penser, je vais prétendre être vraiment bon. Je fais les bonnes œuvres. Je, je suis les procédures. Je fais mes obligations, je m'éloigne du haram. Mais qu'en est-il des autres croyants que je vois qu'eux, ils sont quoi Loin d'être, disons, parfait entre guillemets. Ils ont beaucoup d'imperfections. Si moi, je ne crois pas en espoir en Allah Azza wa comment je vais les percevoir, eux Qu'est-ce que je vais voir pour leur avenir Quoi Cause perdue, n'est-ce pas Ils sont cuits. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de rajah. Pas... Donc, vous remarquez que ça me dépasse, même moi. C'est même envers les autres. Mais avoir Raja, espoir en Allah Azza wa Jal, ce n'est pas seulement espérer pour nous, c'est aussi espérer pour les autres croyants qu'Allah Azza wa va leur, leur pardonner et les guider ainsi de suite. Donc tout ça, ça rentre dans, dans Raja. « Minha Entre autres. L'un des effets de Raja, c'est quoi C'est que Raja, l'espoir, c'est une démonstration de notre besoin envers Allah Azza Qu'on a besoin d'Allah. Tu, tu as espoir en Allah, pourquoi Parce que tu as besoin de Lui. Et parce que tu es conscient que toi, tu es faible. Et que tu es pauvre. Et que tu es impuissant. Et que Allah Azza subhanahu wa ta'ala, il est le tout puissant. Et le tout riche est le tout généreux et ça c'est exactement la c'est ça être un abdallah azza n'est-ce pas ça être un serviteur d'allah azza donc l'espoir c'est une démonstration vraiment de c'est quoi l'ibadah d'allah azza être un serviteur d'allah subhana wa ta'ala et que on ne peut pas vivre sans avoir espoir en allah azza wa et l'adorer subhana wa ta'ala oui Quelqu'un que la crainte ne lui fait plus peur. Ça, en général, c'est parce que le cœur, il est enveloppé. Donc, là, ça dépend bien sûr de la personne. Parce que la personne, elle est réceptive, mais c'est elle qui dit que mon cœur, il ne répond pas à « al-maw'idah » comme on dit. ne répond pas. Ou bien quelqu'un « khalas », quelqu'un qui est égaré. On ne parle pas de la même chose. Okay? Donc, il y a deux situations. Si la personne est égarée complètement, là, il faut refaire la da'wa dès le début donc de 1 là c'est Allah Azza wa qui guide mais si c'est la personne qui se plaint quelqu'un il dit moi mon cœur je je sens qu'il ne craint pas Allah Azza wa assez alors là ça vient entre autres avec quoi avec le connaissance ziyadatu ziyadatu al chercher la connaissance connaître Allah Azza wa avec ses noms et ses attributs connaître le Coran Karim méditer sur le Coran Karim connaître aussi la réalité de la vie de l'au-delà lire sur qu'est-ce qui va arriver le jour dernier ainsi de suite donc tout ça parce que si on manque de science on manque d'imagination de qu'est-ce qui va venir après c'est normal qu'on ne va pas s'attendre à ce genre de, de conséquences Wallahu alam il y avait une autre question okay. <coughs> en passant Euh, un point important ici, c'est que, puisque la sœur a demandé cette, cette, cette, cette question, est-ce qu'il y a un croyant qui, qui ne craint pas Allah Azza Est-ce qu'il y a un croyant qui n'a pas peur d'Allah Azza Non. Est-ce qu'il y a un croyant qui n'a pas espoir en Allah? Non. Est-ce qu'il y a un croyant qui n'aime pas Allah Azza Non. Donc, ça c'est parce que toutes ces, ces ibadats qu'on est en train de mentionner maintenant, elles ont toutes leurs petits premiers degrés qui est quoi qui est requis qui est essentiel pour la validité de l'iman voilà. si quelqu'un ne craint aucunement Allah c'est un kafir c'est pas un mu'min mais ce qu'on peut imaginer pour un, pour un mu'min que son iman il est faible c'est que sa crainte va être faible c'est pour ça que tu vas l'exemple typique le cas typique d'un mu'min que son iman il est il n'est pas, euh, pas plein en fait, il est imparfait, il est faible. Ce qui est la majorité de plusieurs millions de personnes, probablement, c'est quoi Ça c'est un exemple typique, on le connaît tous dans la vie, ok C'est que telle chose qu'il fait, mettons, elle est haram, elle est interdite. Tu dis, crée Allah azawajal. voilà la punition, telle chose. Et même avec cela, la personne elle va faire la chose. Donc là, la peur n'a pas eu son effet, pourquoi Parce qu'il y a un manquement de iman. Mais dans une autre œuvre complètement différente qui est haram aussi, il va te, il va te dire « Moi, je préfère mourir que de toucher à cette chose. Parce que sinon, Allah Azza wa va me punir. » Vous comprenez Donc, ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la crainte d'Allah Azza wa Avoir de la peur d'Allah Azza wa Ce que chaque mou'min, il a d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, après ça, les niveaux, ce n'est pas les mêmes. Le niveau normalement requis, normal, le, le plein niveau de Craindre d'Allah, c'est un niveau qui nous permet de faire toutes les obligations et de ne pas toucher aux interdits. Ça, c'est la vraie peur qu'Allah, il accepte. Ça atteint le niveau qui est optimal, acceptable. Qui fait en sorte que le croyant, c'est un croyant qui est pleinement sincère, qui craint Allah, vraiment. Comme il dit, subhanahu alaihi. Non. Dans le sens que il y a des gens qui ont beaucoup de science, qui ont beaucoup d'érudition. Ils vont toujours entendre la science quand ça les l'encontre et comment dire euh, comme si tu ou dans la deuxième tu Non. C'est quoi le il y a des qui vont dire te... OK c'est en contradiction avec ça Taïb, le... ça encore une fois, ça ça dépend d'un cas à un autre. On peut pas donner des exemples. Des exemples quoi Typique, parce qu'on enfin, parle, on parle des êtres humains ici, on parle, on parle des cœurs, okay? ça, ça nous dépasse de loin, c'est extrêmement complexe. C'est seul Allah qui connaît les secrets du cœur, des cœurs. Mais là on est en train de parler de certains principes qui sont généraux. C'est pour ça que dans la vie, il va, il va toujours y avoir des situations et des personnes qui vont te surprendre. Tu vas dire, mais comment est-ce que cette personne-là pourrait faire telle chose Comprenez J'aurais tout imaginé à part ça. Pourquoi, encore une fois, c'est parce que Allah, les cœurs ont des secrets que nous, on ne peut pas connaître. C'est seul Allah Azza wa Jal qui les connaît. Mais encore une fois, ça revient toujours à cette complémentarité-là entre la crainte d'Allah Azza wa Jal, la sincérité, l'espoir en Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal d'un côté, et de l'autre côté, la science. La faille, elle est soit d'un côté ou bien d'un autre côté. Soit la science, c'est un manquement de science, la personne est ignorante ou bien elle a une science qui est altérée, bid'a, c'est ça, ça ce qu'on appelle bid'a, bid'a'atun fid'im, dalala, même si elle est sincère, ou c'est le contraire, la personne, elle a de la science et ainsi de suite, mais elle ne craint pas Allah Azza wa c'est clair non. non. Till exempel att vi inte har några rättigheter i det här landet. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Det är entre autres c'est que Allah Azza wa aime quand on lui demande subhanahu wa ta'ala parce qu'il est généreux il aime donner subhanahu wa ta'ala il aime quand on lui demande subhanahu wa ta'ala entre chose il nous dit c'est que l'espoir il est hadin rappelez-vous c'est la troisième fois quand Cite ce concept-là de l'hadi qui pourrait nous dire c'est quoi hmm? Celui qui motive, celui qui tire par l'avant. Okay? On, on donne toujours cet exemple dans la langue arabe. L'hadi pour, pour un chameau ou autre chose, ou pour un animal, c'est quelqu'un qui est en avant, qui commence à chanter pour que l'animal il, il avance. Donc c'est la motivation. Devant, devant toi. C'est la locomotive en tant que telle. Al-Raja, c'est une locomotive. C'est une motivation. C'est un élément de motivation, mais qui est doux. C'est clair C'est l'aspect doux. Et l'autre, c'est quoi Al-Khawf. Al-Khawf, c'est l'élément de motivation, mais qui est quoi La source de motivation, qui est quoi Effrayante, qui est par derrière, qui est amère. Ce n'est pas une chose qu'on qu'on aime voir ou qu'on aime entendre, même si on en a besoin parfois. Vous comprenez euh, Très simple. Ça, c'est ce que vous entendez toujours dans les fameux, euh, comment ça s'appelle ça, les ateliers, séminaires de développement personnel, les motivations et ainsi de suite. C'est toujours ce mot-là qui revient. Parce que, comme il nous dit ici, si ce n'était si pas ar-raja, l'espoir, il n'y a personne qui va faire des pas en avant dans la vie, vrai ou non Quand euh, sortant un peu du cadre, encore une fois, de et ainsi de suite. Quand on fait ces fameux, ces fameuses formations de développement, développement personnel, développement de carrière, développement de commerce, business, je sais pas quoi, vi, vi, visionnaire, ainsi de suite. C'est quoi C'est quoi le message toujours derrière La confiance en soi avoir une vision de ton avenir et avoir confiance que tu peux atteindre cet avenir. Et de là, tu vas... Okay? Donc, c'est ça la vision. On va dire, ferme tes yeux, imagine qu'est-ce que tu vas être dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas quoi. Et là, commence à décrire tout ça. Et là, on arrive à faire mission, objectif et stratégie et ainsi de suite. Donc, là, c'est la même chose. Parce que si une personne qui n'a pas espoir pour l'avenir, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'université qui étudie et qui est certain qu'il va échouer Moi, psychologiquement, je suis à 99% convaincu que ce cours-là, que l'examen, ça c'est au début, début de la session. Je suis à 99% qu'à la fin de la session, je vais rater tous mes examens, je vais avoir zéro. Échec, échec, échec, échec, échec. Est-ce que, est que ça va me motiver À ce que vous pensez que, vous, que je vais être un étudiant typique qui va se présenter à chaque matin, qui va être à la bibliothèque en train de lire, d'écrire Parce que je me dis pourquoi Pourquoi tout ça Ça ne sert à rien. Si ça ne me mène nulle part. Ici, c'est la même chose. Al-Raja, l'espoir, c'est ce qui fait en sorte que la personne, elle, avance. Et comme il nous dit, si ce n'était pas Al-Raja, l'espoir en Allah Azza wa Jal, il n'y a personne qui va avancer dans le cheminement vers Allah Azza wa Jal. « Fa'inna al-khawfa wahdahu la Car la crainte à elle seule, elle ne fait pas bouger la personne. » C'est ce qu'il nous dit ici l'auteur. Och det som får hon att röra sig är hennes kärlek och hennes rädsla. Så det är en av de tre stora motiven i livet. Så det är inte bara att vi har kärlek och fait Det är också att vi har en känsla av att vi är ensamma. Det är pour te av att vi är ensamma. Det är en känsla av att vi elle est dans le mauvais état et eh bien la crainte d'Allah la peur elle la dérange mais elle ne va pas la pousser à faire des des accomplissements à avancer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ta euh, on s'arrête inshallah pour Salatul Maghrib ça on va continuer avec ce reste de al raja wa Allah ta'ala a'la wa donc on va reprendre Toujours avec les avantages et les effets de l'espoir de al avoir espoir en Allah Azza wa Jal. Et parmi eux, que est ce que l'espoir en Allah Azza wa il renforce notre amour pour Allah Azza wa Comment ça C'est que l'être humain À chaque fois qu'il a espoir en quelque chose et que cette chose là elle arrive, qu'est-ce qui va arriver? Son amour pour la cause derrière l'existence de cette chose va augmenter. N'est-ce pas? Si j'ai espoir Demain, je déménage. J'ai besoin de personnes pour m'aider à déménager. Il y a des gens qui m'ont donné des promesses, mais je ne sais pas. ce que va y avoir une personne qui va se présenter ce qu'il va y avoir dix personnes qui vont se présenter et Moi, je suis craintif et j'ai de l'espoir en même temps. Peut-être je vais me retrouver tout seul, mais peut-être aussi va y avoir dix personnes pour m'aider pour le déménagement. Le lendemain, lorsque les dix personnes vont tous arriver, vont toutes arriver, et vont tout, tout le monde va arriver à temps, à l'heure promise. Qu Qu'est-ce qu qui va arriver dans mon cœur mon appréciation pour ces personnes-là, mon amour pour ces personnes-là va augmenter. Parce que j'avais espoir en eux et l'espoir s'est avéré être réel et être fondé. Donc ici, c'est la même chose. C'est que avoir espoir en Allah Azza wa al-Mathal al-A'la, bien sûr, Allah Azza wa quand on a espoir en lui, Allah Azza wa Jal, il ne va jamais nous nous laisser faire face à des situations inattendues ou contraire à cet espoir donc avoir espoir en Allah Azza wa Jal après ça Allah subhanahu wa te donne ce que tu avais espoir d'avoir en Allah Azza wa Jal qu'est-ce qui va arriver ton amour pour Allah il va augmenter plus et bien sûr quand on parle de l'espoir en Allah Azza wa Jal c'est bien sûr avant tout pour la akhira mais ça n'enlève pas l'importance d'avoir espoir en Allah même pour cette vie du bah, monde. même pour cette vie du quelqu'un qui n'a pas d'enfants qui veut avoir des enfants Mais ça fait des années qu'il n'a pas d'enfant. Il aimerait avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il fait Il fait du'a. Mais si il fait dua, il fait du'a qui est sincère, il a espoir en Allah Azza wa ta'ala. Et qu'après quelque temps, Allah Azza wa ta'ala, lui donne un enfant, qu'est-ce qui va arriver Son amour pour Allah Azza wa ta'ala. Il, il va être renforcé. Donc, vous voyez ici que l'espoir, il renforce même l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهَا أَنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَىٰ أَعْلَ الْمَقَامَاتِ وَهُوَ م À travers l'espoir en Allah Azza wa nous dit aussi un autre effet, c'est qu'on va remercier Allah Azza wa plus. On va être plus reconnaissant envers Allah. Pourquoi Parce que si j'ai espoir en Allah, je vais lui demander beaucoup de choses. Et lorsque Allah Azza wa va me demander ces choses, sachant que j'avais espoir en lui, je vais être reconnaissant et remercier Allah Azza wa Donc là, l'espoir, il mène vers un shukr la reconnaissance, le remerciement d'Allah Azza <coughs> wa Avoir espoir en Allah Azza wa Jal, ça vient aussi avec plus de connaissance d'Allah Azza wa Jal, connaître plus de noms d'Allah Azza wa Jal, qui pourrait nous donner, nous donner un exemple. Des noms d'Allah Azza wa Jal qui sont reliés à l'espoir en lui, à Raja. Al-Wadud, Kaskara aussi. Donc, Allah Azza wa Jalla, c'est le généreux, celui qui donne. Donc, tout ça, ça vient, de, ça vient avec l'espoir. Et c'est avec l'espoir qu'on peut activer notre oboudia d'Allah Azza wa Jalla à travers ces noms. Comment on le sait Connaître les noms d'Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas juste les connaître par cœur. C'est connaître les noms d'Allah Azza wa Jalla, comprendre leur sens et adorer Allah à travers ces noms. Vous comprenez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 certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha anna al-khawfa mustalzimun lil-raja' wal-raja' mustalzimun lil-khawf. C'est que aussi comme on a mentionné un peu plus tôt, il y a il y a entre la crainte et l'espoir. Il y a pas vraiment de crainte sans espoir tout comme il y a pas d'espoir sans sans crainte parce qu'il dit ici kullu kha'ifin rajin wa kullu rajin خائف والتحقيق انه ملازم له فكل راج خائف من فوات avoir espoir Lorsque que j'ai espoir en quelque chose ça implique que je crains que cette chose là n'arrive pas donc l'espoir il vient avec quoi une certaine crainte parce qu'il y a il y a différence entre l'espoir et entre la, la conviction totale la certitude On ne parle pas ici de la certitude en Allah. Je parle d'une certitude particulière. Je pense qu'on avait donné cet exemple-là la, la, la dernière fois. Avoir espoir en Allah, Azza wa Pour ce qui est de la l'akhirat, du paradis, ça ne veut pas dire garantir le paradis. Grande différence entre les deux, vous comprenez si, je savais, si moi, je savais que moi, je vais au paradis, ma place, elle est réservée, c'est khalas, c'est irréversible, il n'y a aucun doute. Ça ne s'appelle pas quoi l'espoir, ça s'appelle khalas, finissez, c'est une certitude. Pas une certitude, il faut faire la différence ici. Oui, le iman il, il vient avec la certitude, mais la certitude qu'on a, elle est reliée à Allah Azza wa Jalla, que Allah subhanahu wa taala Il promet que celui qui lui obéit va entrer au paradis, et que Allah Azza wa Jalla Il est juste, qu'Il est généreux et qu'Il est miséricordieux, ainsi de suite. Ça c'est la certitude. La certitude n'est pas reliée à mon état à moi, Vous comprenez? Parce que c'est clair, la nuance, la différence entre les deux. Alors quand je parle de mon état à moi, hein, là on parle d'espoir et pas de certitude. Donc, mon espoir, vu que ce n'est pas une certitude, c'est un espoir. Il vient aussi avec une certaine crainte. Mais qu'est-ce qui arrive si moi, je ne vais pas au Jannah et que moi, je vais aller en enfer. Donc, j'ai espoir en Allah Azza mais en même temps, j'ai une crainte d'Allah Azza wa Ça vient avec les deux, s'implique de façon mutuelle. C'est pour ça Allah Azza il dit مَا لَكُمْ لَا تَرْدُونَ Hey, la Allah عز وجل و قال سيدنا النبي نوح عليه السلام pour faire peur à son peuple vous ne craignez pas Allah C'est quoi le mot qu'il a utilisé n'a pas dit si vous ne craignez pas Allah pour leur dire comment se fait-il que vous ne craignez pas Allah azad la tarjun il a utilisé le mot ici de le rajâ l'espoir c'est comme si ça vient avec les deux la crainte aussi ça vient avec l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala <تصفيق> ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. Un lien constant entre nous et entre Allah Parce que lorsque tu as espoir en Allah tu vas toujours garder Allah dans ton esprit. Tu vas te rappeler plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas Tu as espoir, encore une fois, « wa lillahi mathal ». Tu as espoir en quelque chose dans cette vie du bas Tu as espoir. Qu'est-ce qui va arriver Elle va toujours être dans ton esprit. Elle va être présente. « wa lillahi ».« Wa minha » Sura'a tussairi Wa hada kamen huwa sairun Ila Madinatin Fa idha sharafaha wa raaha Ra attariqa hina idin wadihatan ilayha Wasta naralahudia'uha Wattisaluha bil Madin effet Pour nous démontrer l'importance de l'espoir C'est qu'avoir espoir, espoir en Allah Azza wa Jalla ça, ça active Au fait ça, euh, ça accélère Notre cheminement vers Allah azzawajal. Il te dit Imagine que tu es dans, dans un voyage Sur un chemin que tu ne connais pas, tu ne connais pas le, la route exacte, mais tu sais qu'elle te mène vers telle ville. Donc, ma destination, c'est la ville X ou Y ou Z. On m'a dit que ça, c'est le chemin qui mène vers, vers cette ville. Mais là, je suis dans le doute. Est-ce que vraiment je suis sur le droit chemin ou non Comment est-ce que, comment est que mon, mon, mon avancement, mon cheminement, comment est-ce qu'il va être Est-ce qu'il va être à pleine vitesse Si j'ai un doute Non. Donc là, c'est normal que je vais avancer et j'ai un peu craintif mais qu'est-ce qui arrive le moment lors duquel je commence à voir les ma'alim les symboles de la ville de loin c'est garanti que alhamdulillah j'ai pris le bon chemin qu'est-ce qui va arriver j'accélère je m'empresse comprenez pourquoi parce que là j'ai espoir alors que avant Donc vous remarquez ici que avoir espoir en Allah Azza wa Jall ça accélère ça empresse l'avancement de la personne vers Allah Subhanahu wa Ta'ala avec l'ibadah, avec l'ibadah. ibada. Et كذلك الصادق في اخر عمره اقوى عزما وقصدا من اوله لقربه من الغايه التي يجري Remarquez ici il nous dit que le croyant, le vrai croyant qui est sincère à la fin de sa vie il va être plus pratiquant que Que avant ça veut pas dire que avant il n'est pas pratiquant ok c'est pas c'est pas l'islam culturel ok que euh, tu as 20 ans 30 ans profite de ta vie quand, quand tu vas avoir 60 ou 70 ans là tu commences à faire ça là t'en parles pas de ça non pas croyant toujours il doit être abd dans zodan mais c'est plus que normal qu'un croyant qui est sincère à la fin de sa vie qu'est ce qu'il va faire à l'intérieur de, de soi même il va être encore plus motivé à à avancer, avancer vers Allah Azza wa Jal à, à, à grande vitesse parce que l'achalas il a tellement espoir en Allah Azza wa Jal et il sait que c'est la fin, la fin est proche la, la punition ou la récompense aussi elle est proche le, la rencontre avec Allah Azza wa Jal elle est proche, c'est pour ça que ça ça va le faire en prise, quand on parle de la fin de la vie on parle pas à 100, à 100 ans ok C'est hadith du Prophet sallallahu alayhi wa sallam Que Allah Azza wa Jalla ila imri'in Allah Azza wa Jalla a donné beaucoup trop de délais A quelqu'un qui a atteint l'âge de 60 ans Quelqu'un qui a atteint 60 ans Qui est en vie Lui il a eu plus que sa chance Et certains des salafs Des pieux ancêtres Il atteignait ce niveau là Ce stade là qu'on est en train de mentionner maintenant, ça veut dire le stade de pleine vitesse à 40 ans. À 40 ans, il prenait sa retraite de la dunya. Comprenez, voilà, c'est fini. Il se consacre pleinement à la akhirah. Il fait tout avant. Il a bâti sa famille, il a fait son commerce, il a fait son argent, ainsi de suite. À 40 ans, il dit ça, c'est le moment de pleine maturité. Maintenant, je me tourne complètement vers la, vers la akhirah.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 Et c'est Ramadan, bientôt, Inch'Allah. On aimerait juste faire une petite conclusion un peu importante, Inch'Allah. Il nous dit, si « Sache que le, le début de Raja, c'est quoi ?» Ça veut dire le, les, les premières étapes de l'espoir qui est valide. Le bon espoir, le vrai espoir. C'est un espoir qui pousse l'acteur, le serviteur, le hab l'un de nous, « à faire de son mieux, à prendre sa pratique au sérieux » et qui donne du goût à l'expérience de, des bons œuvres. Ça ne va pas juste être... Je fais la Pourquoi est-ce qu'on fait la salet Pourquoi est-ce qu'on fait Ramadan On jeûne. Ah, encore Ramadan, ça revient. On va jeûner comme tout le monde. Hadj, ok, il paraît que euh, moi j'ai déjà les conditions pour faire le pèlerinage, le Hadj, je vais juste y aller faire comme tout le monde faire comme les autres. Non, le Rajah, il donne le goût, il donne la bonté l'expérience en tant que telle de, de l'œuvre. Encore une fois, c'est parce que ça donne un sens. Il y a une fin. Pourquoi est-ce que je fais cette œuvre-là Vous comprenez Et ça, vous le savez. Vous savez très très bien que euh le plus que l'être humain, humain, il est certain de la conclusion finale, de la bonne conclusion finale, et qu'il est proche de cette conclusion finale, qu'est-ce qu'il va faire Le plus qu'il va donner de son mieux, et qu'il va profiter, et qu'il est en train d'apprécier ce qu'il fait. Comprenez Il apprécie le travail qu'il est en train de faire. Encore une fois, on donne un exemple, ok, c'est juste des exemples, on ne peut pas comparer la dunya à l'akhirah, mais ça nous parle de notre psychologie en tant qu'être Dans n'importe quelle compétition de niveau international, lorsque c'est la finale, c'est la dernière rencontre, il y a deux équipes dans n'importe quel sport, par exemple, qui sont arrivées c'est la finale. On est tout proche d'avoir, en quelque sorte, le, le titre le plus haut qu'on espère avoir. Qu'est-ce qui va arriver ici Quel va être l'état d'esprit des compétiteurs 100% dédié. Et ils vont pleinement apprécier ce qu'ils font. Vous comprenez Ça ne va pas être une routine. Ils ne le font pas par simple routine et ainsi de suite. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement proches de la rétribution, de la promesse, de la récompense. Et ils savent qu'ils ont de grandes chances pour l'avoir. Et qu'elle est de valeur. Donc là, ça va donner de l'expérience. Ça donne le halawa en quelque temps. Tu es en train d'apprécier ce que tu fais. Ici, C'est exactement la même chose. Pour sa parole Hadith du prophète Ali sallam si on parle de Ramadan encore une fois on connaît man Ramadan imanan wa wahtisab celui qui Det le jeun de Ramadan imanan avec foi et avec est ça, est ce est en train de mentionner c'est ihtisab c'est s'attendre au retour à la récompense of azza wal jal Allah azza wal jal va lui pardonner ses péchés antérieurs Le contraire il est aussi vrai. Il nous dit ici yuqidh li al Et ça va pousser at-taba'. At-taba' en quelque sorte c'est notre nature, c'est notre comportement. Euh c'est un peu difficile de trouver une traduction précise. At-taba' c'est c'est mon état naturel, vous comprenez Ça peut, ça peut changer d'une personne à, à une autre. Ça peut être influencé, entre autres, par nos habitudes. Quelqu'un qui est habitué à dormir tard et à se réveiller tard. Si un jour on le réveille, à 7h du matin, on va lui donner une tâche difficile à faire. Est-ce que la personne va apprécier à, à, à faire cette chose-là Non, parce que là, ça, ça va à l'encontre de son tabac, de son état. Alors, c'est ça ce qu'on appelle c'est comme c'est comme c'est comme un un template, un modèle à l'intérieur de nous qui imagine, qui a une certaine perception du monde et de la vie et qui a des choses qui sont automatiquement acceptées, d'autres choses qui sont automatiquement rejetées. Alors ici, lorsqu'il y a lorsqu'il y a l'espoir, qu'est-ce que ça fait ici? Youkidutibah bi va C'est l'espoir qui va changer ce tab'a qui est à l'intérieur de nous et qui va le pousser à ne pas faire les interdits. Parce que parfois, tab il pourrait être poussé à faire les interdits. Encore une fois, si on revient au même exemple ici, sans parler nécessairement d'interdits, ou si on peut parler de salat ou le fatur, la même chose ici. Quelqu'un qui a cette, euh, cette attitude à dormir tard et à vouloir Se réveiller tard le matin. Quelqu'un qui a l'habitude de se réveiller à 11h du matin. Donc, lui, il ne faisait pas salat et ainsi de suite. Un jour, il commence à faire la salat. Là, on lui parle de l'importance de salat ou le fajr. Se réveiller pour salat ou le fajr, est-ce que ça va avec sa nature actuelle Non, parce qu'il n'est pas habitué à se réveiller à 5h du matin pour aller euh, se laver les mains, let alone aller au masjid, et faire tout un déplacement, faire la salat et ainsi de suite. Mais là, qu'est-ce qui pourrait changer en un seul instant le comportement de cette personne c'est l'espoir n'est-ce pas un raja que ce qu'il y a auprès d'Allah c'est meilleur c'est pour ça le aden salat al-fajr as mina al-nawm la salat elle est meilleure que que le sommeil, parce que tu sais que oui, ce qui est auprès d'Allah, il est meilleur que ce sommeil, et c'est ça, c'est cet espoir-là qui va te pousser à te réveiller, même si c'est contraire à ta nature, pour certaines personnes, pas nécessairement pour, pour tout le monde. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, ça c'est très intéressant, parce que même, à, même notre propre âme, Parfois, on, on doit la traiter comme une autre personne. Même l'âme en tant que telle, même avec nous-mêmes, parfois le lien il doit être intelligent, commercial, et même parfois transactionnel. Il dit ici, Il dit parce que l'âme, encore une fois, la, la nature, comment est-ce que l'âme de chacun est façonnée Elle a des attentes matérielles. Elle a un prix qu'elle demande. De la personne. Tu me donnes quoi pour que je sacrifie en retour Vous comprenez Walla tasmahu lahu bi illa huwa ahabu ilayha min wa Il pas qu'on change certaines habitudes, sauf avec un retour qui serait meilleur, qui serait plus intéressant et plus appréciable.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 Il y a quelqu'un qui est payé 10 dollars de l'heure, d'autres, il y a un autre qui est payé 100 dollars de l'heure. Ça, ça dépend d'une personne à une autre. Mais qui quelqu'un serait intéressé juste comme ça Si on vous dit « Demain, on te propose de faire une journée supplémentaire de travail », ça va être 14 heures, un chiffre de 14 heures. Juste après fin de 6 heures du matin jusqu'à, je ne sais pas moi, 20 heures. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de, beaucoup de monde qui vont se présenter Qui vont lever la main Non Parce que là, il y a des choses à sacrifier. Il faudra encore une fois se réveiller tôt pour aller au travail et faire un sacrifice physique et ainsi de suite. Mais là, si on vous dit la même chose, on vous fait la même proposition. Mais en retour, dimanche, ça veut dire le lendemain ou lundi, on vous donne une journée de repos, on vous paie un voyage, des vacances payées pendant une semaine, destination de votre choix. Quelle va être la réponse ici Complètement différente. Pourquoi Parce que là, à taba, encore une fois, notre état façonné à l'intérieur, on lui a fait un deal qui est meilleur. Donc là, il est prêt à, à sacrifier. C'est intéressant, comprenez Donc ça, c'est même avec nous-mêmes. Avec un nafs, parfois, comme il nous enseigne ici, il faut être transactionnel. Chercher qu'est-ce qu'on donne pour, pour reprendre d'autres choses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 Encore une fois, de ce fait, tout comme il y a des gens qui se réveillent le matin, tôt le matin, à 6 heures du matin, pour aller travailler une longue journée, faire une longue journée de travail, tout comme il y a des personnes qui le font par espoir, parce qu'il veut devenir millionnaire, et parce que son commerce, il fonctionne très très bien, et beaucoup d'argent qui rentre, il y a d'autres personnes qui se réveillent à 6 heures du matin, pas pour devenir millionnaire, Il n'a pas vraiment espoir de devenir millionnaire. Il ne il voit, il voit pas beaucoup d'argent qui tombe sur lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il motive de se réveiller 6h du matin C'est qu'il est lourdement endetté, qu'il n'a pas encore payé son loyer. Et que, eh bien, ça risque que d'ici 2-3 jours, on va venir cogner à sa porte et le mettre dehors. Vous comprenez Il n'a pas le choix parce qu'il y a un danger imminent ici. Donc, c'est ça ce qui va faire éveiller ici un nefs. Il va faire sortir un nefs et la faire sortir encore une fois de ce mode qui est façonné et qui est habituel, ou bien qu'elle a pris comme habitude. Là, on a commencé par le premier niveau de Raja. Il nous dit maintenant, le plus haut niveau de Raja, d'espoir, c'est quoi Alors là, c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, si quelqu'un nous dit maintenant, est-ce que c'est mieux quand on fait les bonnes œuvres Les faire seulement pour la récompense ou les faire pour la récompense et ce qui est plus que la récompense les faire pour Allah Azza wa Jalla on est d'accord que avec toi que les faire pour la récompense et pour rencontrer Allah Azza wa Jalla ça c'est mieux que de les faire juste pour la récompense Et en passant lorsqu'on parle faire une bonne œuvre pour le paradis pour el jannah est-ce que c'est purement matériel Non, le Jannah, ce n'est pas juste ce qui est matériel. C'est normal, ce qui est matériel, et Allah Azza nous l'a promis. C'est quelque chose de très très intéressant. Il n'y a pas plus intéressant que ça. Mais dans le Jannah aussi, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'agrément d'Allah wa le rida d'Allah subhanahu wa ta'ala, après lequel Allah Azzawajal ne va plus jamais être en colère contre toi. Et dans le Jannah, tu vas parler à Allah Azzawajal, tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Jannah, ce n'est pas juste le matériel, comprenez, ce n'est pas juste les châteaux, et les, et les ruisseaux, et les rivières et ainsi de suite, même s'il n'y a aucun mal à avoir espoir à avoir ça, parce que wa Azzawajal l'a cité dans le Coran Karim pour nous motiver. Mais comme il nous décide, Imam Ibn al rahimahullah ta'ala, le plus haut niveau, de arraja, c'est ar l'espoir de rencontrer Allah subhanahu wa taala ce qui va créer à l'intérieur de toi-même al l'istiqaq c'est lorsque quelqu'un dit je manque quelqu'un me manque et je ne peux pas attendre de le voir je ne peux pas attendre de le rencontrer je suis excité à le rencontrer le plus tôt possible ça c'est ce qu'on appelle ici ashauq dans la langue Arabe, comprenez Et ça vient aussi avec le contraire al mubarib, Al-Munarris L'Aïch Ça Comment on peut dire ça Al-Tanris, c'est lorsque euh, C'est lorsque quelque chose devient amer Quelque chose devient quoi Amer Tu venais à un masjid Tu priais dans un masjid Tu aimais tu viens de découvrir un masjid, tu passes ici à chaque jour, tu pries. Donc, tu as le masjid A et B, dans ton quartier. Tu as commencé à prier dans le masjid A. Tu aimes le masjid, tu pries à l'heure, ainsi de suite. Mais là, deux, trois fois que tu pars, il y a des chicanes entre les gens. Après Salat, quelqu'un est chicane avec l'autre, et là, les problèmes, et ainsi de suite. Une autre fois, il y a des gens, ils parlent au téléphone, très haut, respectent pas, ainsi de suite. Là, qu'est-ce que ça fait Tout n'a ris. Comprenez Ça, ça rend l'expérience amère. Avant ça, tu aimais Et après ça tu n'aimes plus, tu vas dire j'ai commencé à prier dans le masjid B, le deuxième masjid mais ici il y comme il nous dit ici ce que ce chouk pour Allah tout ça c'est des mots difficiles à expliquer comme ça en français okay. parce que c'est très très précis mais on essaie de donner au moins le sens général Celui qui est excité à rencontrer Allah Azza wa qu'est-ce que ça va faire aussi Ça va rendre amer sa relation avec les, avec les gens, avec les makhlouqin, avec les créatures d'Allah Azza wa ça On a déjà parlé de ça dans une autre halaqa, c'était dans une autre station, la question ici de l'uzla. Est-ce que c'est mieux de s'isoler déjà ou bien de de vivre avec les gens on va détailler ça mais juste pour mettre ces paroles ici en contexte Imam Abdul Qayyim qu'est-ce qu'il te dit ça veut dire le plus que quelqu'un il est attaché à rencontrer Allah azza wa jall, le moins qu'il va être attaché à passer du temps avec, avec les gens parce que c'est eux maintenant qui vont rendre amer sa ibadat Allah subhanahu wa Ta'ala, il ne parle pas de tous les gens, il y a une exception ici, il dit Sauf celui qui l'aide à atteindre ce niveau-là. Atteindre sa requête, ça veut dire rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et être préparé. Ça veut dire sauf les gens qui craignent Allah azza wa jah, les personnes qui sont, qui sont pieuses. C'est clair Est-ce qu'il y a des questions juste avant de passer à la conclusion, Djam? Oui? Alors, vous avez parlé de, de l'âme, des fois, chose en tout Mais quand on des qui doivent travailler sur le même bord, des choses que tu dois dégâcer, Surtout, dans la société dans la on où il a euh, comment... chacun il sa propre personne encore une fois c'est la même chose ici purifier son âme c'est tout ce qu'on est en train de dire ici purifier son âme c'est avec les bonnes œuvres, c'est avec la salat, c'est avec le coran, c'est avec le zikr ça va venir de façon automatique mais le problème habituellement c'est pas purifier son âme le problème c'est commencer le processus ça c'est l'étape la plus lourde vous comprenez le problème c'est pas faire la salat une fois que tu commences à faire la salat Problème, c'est commencer à faire la salade. C'est ça ce qui est habituellement lourd au début. Et pour lancer ce parce que la salade après ça, c'est elle qui qui te nourrit automatiquement. Mais pour commencer le processus, c'est là où tu as besoin de ce qu'il nous mentionne ici. Ça veut dire le genre le genre de transaction que tu vas faire avec ta propre neuf. Donc ça, on pense parfois qu'on le fait juste juste pour les autres. Ok, mais c'est pas pour, pour, seulement pour pour les autres. En passant, euh, bon, peut-être un peu lié, peut-être pas vraiment lié, mais ça me rappelle un point un peu important il y a une erreur que certains font que certains font avec leurs enfants je dis bien certains, je sais que c'est une minorité mais c'est une erreur grave il y a certains que s'il veut punir mettant son fils son fils ne euh, fait pas son travail, ne fait pas ses études autre chose, qu'est-ce qu'il va lui dire va faire salat, allez va prendre le un et va lire pendant 15 minutes Tu es trop turbulent aujourd'hui. Ça, c'est la pire des choses à faire. comprenez C'est la pire des choses à faire. Parce que c'est comme... Là, tu es en train de faire passer l'ibad, quelque chose de noble, qui est normalement difficile à avoir, qui est un privilège, tu la rends quoi Une punition. Je comprends que la punition serait le contraire. Tu es trop turbulent aujourd'hui, tu, tu, tu ne pars pas au cours de Qur'an. Tu ne pars pas... Je ne te prends pas au masjid. Par exemple, je ne dis pas nécessairement faire ça, mais ça serait plus sensé que de faire le, le contraire, vous comprenez Et il y a des gens qui le font aussi avec eux-mêmes. Ah, c'est ça peut-être qui m'a fait rappeler ce point. C'est qu'il y a des gens qui le font avec eux-mêmes. Quelqu'un dit, « Si je fais quelque chose qui est haram, si je fais telle chose que, que Allah a dit n'importe quelle autre chose, alors je vais me forcer à faire trois jours de jeûne, d'osiyam. Okay? » L'osiyam et les bonheur, ce n'est pas une punition. Si tu le fais d'un autre œil, tu le fais, non, tu ne le fais pas par punition, par, euh, par furie comme ça. Tu le fais pour te rattraper, avoir les bonnes œuvres. « Taliyah » c'est « innal-hasanat yudhibna sayy'ah »« Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. » Ou bien pour se reprendre rapidement et renforcer son iman, là c'est autre chose. Mais nous on parle des, des gens qui le font par punition. On va dire, je fais quelque chose de haram, alors je vais jeûner. Comme ça je ne vais pas manger aujourd'hui, je vais souffrir. Okay, donc, ça, c'est complètement fou. Ce n'est pas comme ça qu'on euh, on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour finir, azza wa jann, comme on a dit, tout ce qu'on est en train de parler ici depuis le début de cette série, taala, si on arrive pour les prochaines stations, Inshallah, tout ça, ça tourne autour de quoi Les actions du cœur. Allah, azza wa jann, dit, qad man wa qad khaba man Dans un hadith du prophète, alayhi wa wassalam, Inna l-Iman la yakhlaqu thawb ahadikum kama yakhlaquu, Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que la foi se détériore à l'intérieur du cœur De l'un de nous, de tout le monde Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam Comme les vêtements se détériorent Tout comme les vêtements se détériorent Ils s'usent avec, avec le temps On les met en journée, un mois Ça s'use Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam La foi c'est la même chose Le iman c'est la même chose à l'intérieur du cœur. Parce que le iman, Allah Azza wa il nous le donne, il nous le donne avec le fitra quand on est né. Allah Azza wa il nous le donne après ça si on est né et soit dans un environnement musulman ou bien qu'on trouve l'islam et qu'on entre dans l'islam. Donc ça c'est le deuxième iman qu'Allah Azza wa nous donne. Mais c'est pas une garantie que ça reste avec nous. Ça se détériore. Ça se détériore par quoi? Par, par les péchés, l'ignorance. Ça se détériore aussi par quoi? Routine dans quel sens? Pour les adkar. Donc là vous êtes en train de dire ce euh, vous êtes en train de dire ce, ce qui ne contribue pas positivement à l'imam. Mais autre chose il y a ce qui consomme l'imam. Donc les péchés oui. Divertissement lahou. L'environnement négatif. Les épreuves de la vie de tous les jours. Ok. Donc imam, notre imam c'est comme une batterie on l'utilise, on prend de l'énergie lorsqu'on fait partie à des épreuves lorsqu'on fait face à des, à des épreuves l'épreuve elle passe tu dis alhamdoulilah j'ai le iman mais là ton iman qu'est-ce qu'il a fait, il a été dépensé en partie sur cette épreuve comprenez, l'épreuve ça peut être un problème avec ton voisin, avec ton partenaire d'affaires, un problème de couple quelqu'un qui a un problème avec ses parents l'autre problème avec ses enfants avec, avec, avec. tout ça qu'est-ce que ça fait, ça consomme le, le iman parce que c'est ça ce qui est source de de patience. C'est pour ça que ça se détériore. Ça peut se détériorer aussi avec les ambiguïtés, avec les shubuhat qu'on entend de nos jours, de partout. Ça peut se détériorer aussi avec les fitaines générales, les épreuves générales. Ça veut dire le style de vie, tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on entend, ainsi de suite. Donc tout ça, ça a un effet sur le iman. Là, pour renforcer le iman, on a besoin de quoi Des bonnes œuvres. L'amal au wa amal. La science mais aussi les, les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici Alors demandez à Allah azzawajal de faire renouveler votre iman. Donc là, la première étape c'est de faire le doua Demandez à Allah azzawajal de faire renouveler le iman dans notre cœur. Ça c'est un hadith authentique. Et là si on pense, il si l'un de nous il pense, c'est quand la dernière fois que j'ai demandé à Allah azzawajal quelque chose pour mon cœur On demande des choses à Allah pour nos poches, pour nos... « Ya Allah, je veux un emploi, ya Allah, je veux réussir dans l'examen, ya Allah, je veux marier, ya Allah, ya Allah, ya Allah. » Mais rarement on demande des choses pour notre cœur. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa nous a appris à demander des choses pour le cœur. C'est parce que c'est la chose la plus importante, la plus noble, la plus sacrée dans notre, dans notre être, dans notre personne. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « wa la banun illa man bi qalbin que le jour dernier la seule chose qui va nous sauver c'est un cœur qui est saint un cœur qui est en santé et là Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît par exemple dans le dua de celui qui sort de chez soi pour aller au masjid وَفِي قَلْبِ نُورًا وَجْعَلْ fi qalbi نُورًا tu demandes à Allah Azza wa Jalla de mettre une lumière dans ton Cœur, donc le prophète s'assimé, demander des chances pour son cœur. Donc la première étape, c'est demander à Allah Azzawajal. La deuxième étape, comme on l'a dit, c'est que le cœur a besoin d'être entretenu avec des bonnes œuvres. Imam Ibn Al-Qayyim, dans un autre livre, c'est pas dans Madari Saliki, à l'extérieur de ça, il nous rappelle que comme Allah Azzawajal dit dans le Coran Karim, l'exemple de l'imam de la foi, c'est comme un arbre. وَمَثَلُوا كَلِمَةٍ طَيِّبًا كَشَجَرَةٍ طَيِّبًا أَصْلُوهَا ثَابِتٌ وَفَرْ Allah nous a donné cet arbre, l'arbre du tawhid, du monothéisme. Par contre, un arbre, pour qu'il reste en bonne forme et pour qu'il reste en vie, qu'est-ce qu'il a besoin D'être arrosé. Il a besoin d'eau, de minéraux, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la même chose. Le cœur, il a besoin d'être arrosé. Il a besoin de nutrition. Tout comme notre, cœur, il a, notre corps, il a besoin de manger, on mange à chaque, à chaque jour A chaque jour, on a besoin de, que notre cœur aussi, il mange. Et là, ça nous permet de répondre à cette question qui revient beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on fait les bonnes œuvres On dit, parce que Allah Azza wa Jai nous a demandé de l'adorer, il nous a créé pour l'adorer. وَمَنْ خَلَقْتُوا الْجِنَّ insa illa liyabudun. Mais quelqu'un va dire, est-ce qu'Allah Azza wa Jai, a besoin de notre adoration Non Mais notre adoration, c'est nous qui avons besoin de notre adoration. Donc là, ça, ça, ça renverse complètement la perception que nous avons, que beaucoup de personnes ont, qu'on fait la salade, juste parce que c'est l'obligation, c'est juste parce que Allah il veut qu'on fasse la salade. Mais Allah il veut qu'on fasse la salade avant tout pour nous. Vous comprenez C'est parce qu'on ne peut pas vivre sans la salade. On ne peut pas vivre sans faire la salade. On ne peut pas vivre sans lire le Coran. Celui qui ne fait pas tout ce genre de choses il vit avec des souffrances à l'intérieur parce que son cœur, il est il est perdu. Vous comprenez Il est perdu. Et il ne peut pas faire face à la vie. Pour ça, il y a des gens qui se suicident. On ne parle pas de ceux qui sont... Madjunoun, celui qui a peur, il a un problème, quoi Psycho... Psychiatrique, problème de aql. Ça, c'est madjunoun. On parle de personne qui est normale, il a sa raison, mais qui se suicide. Pourquoi Souvent parce que la personne ne peut plus faire face à la vie. Perdre espoir et même ne peut pas faire, parce que parfois tu peux presque perdre espoir, mais quand même tu as le imam, tu as l'espoir dans l'akhirah, ainsi de suite. Ton cœur il est dur, comprenez Il y a des gens qui, ils ont tellement passé des, des expériences difficiles dans la vie, des croyants, qui ont, qui ont passé des expériences tellement difficiles, tellement pénibles dans la vie, fois après fois, que c'est presque, c'est comme si perdu espoir. Mais il n'a pas perdu son iman. Comprenez Il n'a pas perdu son iman. Il a quand même son iman qui est ferme. C'est ce qui lui permet de continuer et de persister, de rester sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là encore une fois, les bonnes œuvres, qu'est-ce que ça fait Le prophète, a wa sallam, dit « Bâdiru bil 'amal fitanan ka qita'il layli al muzlim » Précipitez-vous, précipitez-vous à faire les bonnes œuvres avant l'arrivée des grandes épreuves. Pourquoi Parce que quand il fait les bonnes œuvres, qu'est-ce que les bonnes œuvres elles font Renforcent le cœur. Le cœur, il est puissant, il est prêt à faire face aux grandes épreuves. Mais lorsque le cœur, il est faible, vulnérable, il n'est pas bien travaillé, pas bien entretenu, la première fitna qui vient, qu'est-ce qu'elle fait KO. Tombe. Il perd. Vous comprenez Donc, c'est pour ça que le prophète, salam, ici, il nous apprend l'importance de renouveler, de travailler sur notre iman Et là... Quand on a parlé de salat, on a parlé, on a parlé. Là, Allah Azza wa nous a donné cette occasion, cette offre qui revient à chaque année, qui est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence pour retravailler notre, notre cœur. Et dès maintenant, chacun de nous, il doit avoir son plan, au moins l'intention, la sincérité, l'intention qui est ferme, qui est sincère, que ce Ramadan... Ça va être l'opportunité de renouveler ma relation avec Allah Azzawajal. En plus du fait que ça doit être mon opportunité de, encore une fois, une énième fois, essayer de gagner ma place au auprès d'Allah Azzawajal. On ne sait pas. Peut-être que ça va être notre dernier Ramadan. Peut-être qu'il ne va même pas arriver. Allah Ta'ala a'lam. Pour certains de nous. Mais quand même, l'intention, elle doit être là. Même si le Ramadan ne va pas arriver, tu vas mourir avec ta niya. Avec ta, avec ton intention. « Innamal A'malu bi bi niyat. » Mais encore une fois... Là, ça, ça nous rappelle cette importance. Ibadah d'Allah Azzawajal, on ne peut pas vivre sans le Coran. Croyez-moi, il n'y a, a personne qui peut avoir Iman normal et qui n'a pas de lien avec le livre d'Allah Azzawajal, qui n'ouvre pas le Coran à chaque jour, ne serait-ce que pour sahaba, certains des Sahaba et des Salaf, ils lisaient le Coran en entier à chaque trois nuits. Chaque trois nuits, ils faisaient une khatma de Coran. Chaque trois nuits. On ne dit pas qu'on doit être comme eux d'arriver à leur niveau. Même si, comme certains, ils ont remarqué que si tout le temps qu'on accorde de nos jours à l'internet et au téléphone et ainsi de suite, on, si à chaque fois qu'on ouvre le téléphone à la place, on va ouvrir le mushaf, plusieurs par, par, parmi nous, ils seraient comme salafs. Ils vont terminer le Qur'an à chaque trois nuits. C'est clair. Ce n'est pas à ce niveau qu'on aspire nécessairement, mais au moins, certains, minimum. Parce que celui qui se détourne du livre d'Allah, Allah, Allah a dit Dans les deux mondes Dans l'au-delà, il va être aveugle Mais dans cette vie du bas-monde Il va avoir une vie qui est pénible A l'intérieur, même s'il la montre pas Et Déjà, il montre pas, il sourit, il de leur mieux Il s'efforce à sourire aux autres Mais à l'intérieur, il souffre Moi, je m'en fous si les autres euh, Voient mon sourire ou non, si je souffre à l'intérieur C'est quoi le but Vous comprenez C'est toi avant les autres Alors, Ramadan, c'est le mois Pour ça consacrer un temps pour le Qur'an, consacrer un temps pour khalwa, un temps juste entre nous et entre Allah Azza wa Ça, c'est un, un temps d'isolement. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes par jour, en plus de salat. Mais ça, c'est un temps de quoi De zikr et de fikr. Rappel d'Allah Azza wa faire le zikr, mais aussi pour méditer, penser, comprenez Sortir un peu de, encore une fois, les achats et les factures et le, le chèque et le travail et les examens et ainsi de suite. Ça, parce que ça, ça peut créer une boucle infinie à l'intérieur de notre cerveau. Et là, on ne perçoit plus les grandes vérités de ce monde. On est tellement pris dans cette boucle comme ça, qu'on doit se forcer à sortir de cette boucle. Et ça, Ramadan est à l'extérieur de Ramadan. Mais voilà que, que, que cette opportunité de Ramadan, elle s'approche, inshaAllah Azza wa jal, et on devrait, comme on a mentionné, prendre, euh, prendre occasion de cela, bien sûr le sujet il est là mais c'était pas une halalqa sur Ramadan, mais juste en aimant, on voulait finir avec cette petite conclusion. Oui. Très très bonne question. Euh, la, la question de pleurer lorsqu'on récite le Coran. Donc, la sœur dit pourquoi est-ce que tel il lit le Coran et il pleure et l'autre il lit le Coran lit il lit le Coran et il, il, il, il ne pleure pas. Okay? Attention ici. Pleurer lorsqu'on lit le Coran dans la salat, ça ne doit pas être notre souci ni notre objectif. Vous comprenez Notre souci et notre objectif c'est quoi Ça doit être de se concentrer wa shaheed, ouvrir le cœur, écouter ce qu'Allah nous dit comprendre le message d'Allah et méditer sur ce message méditer, parfois le message il porte sur des valeurs, des réalités du monde ou parfois c'est un message qui porte sur l'action et là je dois penser à moi-même, qu'est-ce que je fais et je me compare mes actions avec ce que le Coran, il est en train de dire si ça c'est fait c'est ça ce qui est important Après ça, pleurer, ça c'est un don qui vient d'Allah Azzaud. Vous comprenez Et il ne faut pas être leurré, attention ici, il ne faut vraiment pas être leurré par ah, tel il a lu le Qur'an, il a pleuré. Okay? Ça c'est entre lui et entre Allah Azaud, Vous comprenez Il y en a qui pleurent Nifaqan, Riyan, par ostentation, Tassadouan, il y en a qui sont vraiment bons dans ça. Okay? Ils sont vraiment bons dans ça. Il y en a qui pleurent juste parce que c'est une rikaduqal. Il y a des gens qui ont une, un cœur qui est doux par nature. Ce n'est pas une question de imam. Vous comprenez C'est qu'il y a des gens, même s'ils si n'ont pas le imam, même si ça ne parle pas de imam, sensible, si ça parle de quelque chose, il va pleurer tout de suite. S'il si, voit une scène, il va commencer à pleurer. Vous comprenez Donc, ce n'est pas nécessairement que c'est... C'est pour ça dans le hadith du prophète ce qui est vraiment vraiment vraiment noble illa c'est quoi un hadith celui qui a pleuré Allah khaliyan de la crainte d'Allah azza lorsqu'il était tout seul loin des, des yeux des autres Avec les autres, celui qui pleure dans le masjid, tout, okay? c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas le top news de la soirée. Okay? que quelqu'un il a pleuré lors lors de salette. Par exemple, Barakloufik. Donc ça c'est un peu incohérent, okay? que les gens ils pleurent lors de doua, pleurent pas lors de Quran, an-Nur al-Quran huwa kalam Allah azza wa jalla. Le Quran, كيان مهما plus d'impact sur le cœur. Il y a déjà il pleure parce que c'est le qira'a, la, la voix du qari, OK? Un qari qui sait comment rendre la qira'a khisti, comme ça, il pleure. C'est comme là, mais un autre qari qui aussi a une voix qui est belle et qui respecte ahkam at-tajwid, doit pas être notre Notre souci, c'est clair. Oui, il y a des situations dans lesquelles on voit que la personne elle pleure et qu'on voit que c'est sincère, ça peut avoir un impact sur nous, c'est normal. Okay, well, quelqu'un euh, quelqu'un il vient, il fait, il fait ça il est en train de faire sa conversion à l'islam. Maintenant, il est en train de pleurer, on comprend que Surtout si on sait la personne et son cheminement ainsi de suite, on la connaît personnellement. Ça, ça donne, ça donne une idée que c'est sincère ou d'amener Amatilahazawajjal ainsi de suite. Mais juste comme ça, quelqu'un qui pleure pour un masjid, dans un masjid, dans le sa lettre, s'il est sincère, l'hamdulillah, c'est bien pour lui, mashaAllah. Mais ça doit pas être mon souci. Mon souci doit être comprendre qu'elle aime Allahazawajjal, l'absorber. Et tellement, je me rappelle ici une, une histoire, ok? Euh, je, je ne sais pas si l'histoire elle est vraie je, es pas, je ne sais pas si l'histoire elle est vraie c'est possible qu'elle soit vraie même si, si elle est vraie il ne faut pas généraliser okay? ça c'est des, des histoires d'exception mais qui illustrent bien une fois ils disent, ils disent il y a un shiikh qui était sur le minbar khutbah de jumua il a donné une khutbah puissante de jumua sur Allah Azza wa Jal crainte d'Allah subhanahu ainsi de suite Et là, tout le monde pleurait dans le masjid. Petit masjid comme ça, masjid d'un village ou autre chose, tout le monde était en train de pleurer. là, les gens, ils ont été quoi Touchés, affectés. Là, le shaykh, le imam, en sortant du masjid, après tout le monde, des gens lui posent des questions, là tout le monde sort, il est, le prince, il est parmi les derniers. En sortant du masjid, il ne trouve pas ses souliers. Quelqu'un a volé ses souliers. Là, il leur a dit, vous étiez tous en train de pleurer. Mais vous avez... Il y a quelqu'un qui a volé mes... mes souliers. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pleuré en apparence de la crainte d'Allah Azzawajal et qui en sortant, il a volé mes, mes souliers. Ces larmes-là ne valent pas grand-chose. Vous comprenez Donc, encore une fois, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou non, mais ça se peut, il y a des chances comme ça qui arrivent. Okay Donc, encore une fois, il ne faut pas se leurrer, ce qui doit être au centre de notre intérêt. Parfois, Allah Azzawajal, de sa miséricorde envers toi, c'est qu'Allah Azzawajal ne te donne pas ses larmes. Parfois, c'est la miséricorde d'Allah Azzawajal. Pour que tu ne sois pas leurré, pour que tu ne fasses pas l'ostentation, pour que, pour, que, pour que tu continues à te concentrer sur tes obligations. Parce qu'il y a des personnes que s'il va avoir une larme, il va penser que, khalas lui dit moi je suis parmi ceux qui sont sous l'ombre le, sous le, sous d'Allah Azzawajal, comme dans le hadith, c'est fini, c'est garanti pour moi, je n'ai plus à craindre autre chose après. Voilà. Donc, Ça ne doit pas être au, au, euh, au centre de nos, de nos préoccupations. Non. non. La même chose ici. « Qaswatul qalb » n'a rien à voir. Un cœur qui est dur n'a rien à voir avec les larmes. C'est clair Ça n'a rien à voir avec les larmes. « Qaswatul qalb » ici, c'est lorsque le cœur, il ne réagit pas à, au message d'Allah. Il n'y a rien qui change. Moi, je lis le Coran, ma vie elle reste la même.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 Bien encore une fois, pour être affecté par le livre d'Allah Azzawajal, avant tout faire du'a, demander à Allah Azzawajal de nous accorder le khushour, de nous accorder tadabbur et ainsi de suite. Après ça, c'est de beaucoup lire le Qur'an. Après ça, c'est de faire de notre mieux pour se concentrer, pour méditer sur le Qur'an et de le, comprendre, de le comprendre. Et encore une fois, euh, les ulama, ils proposent, certains ulama, ils proposent qu'il y ait deux types de Qara'a de Qur'an, que parfois je vais lire le Qur'an juste pour lire, sur, surtout pour quelqu'un qui est hafez ou bien, qui mémorise beaucoup de Qur'an et ainsi de suite. Donc parfois juste pour réviser, tu as besoin de lire rapidement, okay, parce que tu veux réviser, ou pour le Hadr ou autre chose. Tu as un petit moment de la journée. On comprend que euh, tu, es dans, tu es dans un bureau quelque part, Pour faire un travail administratif, et là tu es en train d'attendre. Il y a 10 minutes d'attente avant que ce soit ton tour. Quelqu'un il ouvre son téléphone, il prend l'application de Coran pour lire un peu de Coran. Il dit je vais pas perdre 10 minutes pour rien du tout. Je vais lire un peu de Coran. On comprend que ça c'est pas le contexte idéal pour faire. ta d'abord pour méditer, ok? Parce que c'est c'est parce que ton esprit il est encore il est à, à moitié connecté avec l'extérieur. C'est quand qu ils vont appeler mon nom. Hein? Donc là tu vas lire le Coran pour avoir le adhur. Pour la récompense de atilawa, avoir quelque chose, gagner quelque chose. Mais les ulama, ils disent aussi parfois on doit avoir une qira'a, une tilawa du Qur'an qui doit être de méditation. Que le ham, le souci c'est pas de finir dix pages, le souci c'est peut-être même une seule page, une demi-page. Mais je vais rester longtemps sur ça pour lire, pour méditer. Et ce qu'il y a d'avec ça c'est de lire beaucoup dans les livres de tafsir, les livres d'exégèse de base, pas quelque chose de trop élaboré. Comme tafsir Sa'adi Ou Murtasar De Ibn Kathir Ou autre chose Là tu es en train de lire Tu lis Cinq, six ayahs Voilà leur tafsir Et là tu essaies De comprendre des choses De base Déjà ça Vous allez voir Inshallah Azza wa Jalla Pâk très très grand Comme on l'a déjà mentionné Naa T'fadalari Alhamdulillah Alhamdulillah Men så är inte allt. Du kan bara det. Du det är det att de Det är några mycket trevliga saker att se. Bara killar och tjejer, bara killar Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, pa par exemple, ça peut être quelqu'un qui va faire « Qiyam al-Layl ». Quelqu'un qui fait son « Qiyam al-Layl », mettons, il fait ses 8 rak'a lors du Ramadan à chaque, à chaque nuit. Là, il va faire son programme pour finir le Coran dans une khatma la nuit. Donc, ça, c'est juste la récitation. Juste la récitation. Après ça, avoir un autre programme en parallèle pour « Qira'a 2 »,« Tadabur ». Ça peut être 5 ayats par jour, juste 5 ayats, ouvrir « Tafsir de base, encore une fois, pas un tafsir élaboré, ok, parce que tafsir élaboré, pour quelqu'un qui n'est pas équipé, tu vas, tu vas te perdre, tu vas, pas, tu vas dire, mais c'est quoi le tafsir de l'aïa, en, en, en fait, c'est quoi le hadith sahih, ou celui qui est pas sahih, je n'ai pas, pas, pas compris. Tafsir de base, encore une fois, soit de ibn Kathir, par exemple, ou bien, tafsir sa'adi, et il y a d'autres tafsirs de nos jours un peu contemporains aussi, de base. Lire, ça c'est le tafsir, ça c'est l'essence. Après ça, essayez encore une fois de, de revoir, de réviser, Et de tirer, par exemple, regardez une, une bonne expérience. Prendre une feuille de côté avec un crayon, ça c'est les cinq ayats, première ayat de sourate Al-Imran. J'ai lu les ayats, j'ai compris qu'est-ce que les ayats, elles veulent dire. Maintenant, je peux me forcer à tirer trois leçons de ces ayats, écrire trois leçons que j'ai appris de ces de ces ayats. Vous comprenez, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Non. Wallahu ta'ala għala, wa ulllahu sallahu wa barka għana bina Muhammed, Muhammad alihi wa sahbi i admaid, bħarik l-lama vi hamdik, xaduqla illa illa illa illa illa illa